À peine du four. Elle pose le torchon, s'essuie sur son tablier. Le soleil rase en joue dans la cuisine. Donne à cette fin de journée une jolie couleur dorée. À côté du plateau, un verre du Jack vient platine. troisième de filles, ça commence à tourner. les aiguille son couteau, il vit ses yeux tout bon C'est une qui a coulé ce soir j'ai les sabbats. Son complet le marine, sous son chapeau de banquier et sa mallette de dessus. Il passe sa jolie couture blanche, pas d'amis prend le chien, porte les marches du perron se prend dans un sourire d'enchant Chérie, me voilà rentrée. Ça s'est bien passé Oui, c'était pas tant. Bon. Ouh, mmh, ça sent les cookies J'ai trouvé cette note de dans ton bagage Non, non. bonjour maintenant non, je... je, je La supplie à genoux Oh please baby let me go Je peux tout expliquer